Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, le débat se focalise sur comment mettre fin à la fraude transfrontalière entre le b u r u n d i et le Rwanda. Des cas de fraude transfrontalière s'observent entre les localités frontalières avec le Rwanda, malgré la fermeture des frontières entre ces deux pays. Des bourrons de fraudeurs habitant la province de Chibitoke utilisent la rivière Kanyaru pour se rendre en province rwanda en clandestinité avec leurs marchandises. Cette situation a été évoquée lors de la réunion de sécurité tenue jeudi le 14 mars 2024 trois au chef-lieu de la commune m u g i n a en province t e h i b i t o k e Et le gouverneur Karem Ebizosa a par contre mis en garde les administratifs à la base qu'un fraudeur attrapé entre. De traverser la r i v i è r e l e k a n y a r u sera sévèrement punie. Et selon l'agence burundaise de presse ABP, même avant la fermeture des frontières burundo-ruandaise, plus de 2200 kg de minerais de type wolframite, 138 g de lingots d'or et d'autres minerais de type castérite et coltan saisi en transit vers le Rwanda, avaient été remis vendredi le 7 avril 2023 par le parquet de Kayanza, nord, à l'office burundais des mines pour vente aux enchères. Alors, pourquoi la persistance de ces cas de fraude transfrontalière malgré la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda Quels sont les produits qui font o b j e t de fraude transfrontalière Quels s t l e dangers que courent ces fraudeurs Quelles stratégies à adopter pour juguler ce phénomène Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat mosaïque. D'aujourd'hui, animé par Vestine b o u t o i pour le compte de la radio-télévision i s s a n g a n i l o en partenariat avec La Bénévolencia. Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Il y a Jean d o Dieu Huigilima a n a adjoint du représentant des commerçants transfrontaliers en province de Chibitoke. Monsieur Jean d o Dieu, bonjour. Bonjour, c'est avec plaisir que je suis ici dans le studio i s s a n g a n i l o Bienvenue à l'émission Mosaïque. Merci. Nous sommes également avec、euh, Gabriel Elofili, u i le s t le président de l'Observatoire Andolite contre la corruption et les malversations économiques. Monsieur Gabriel, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue encore à l'émission Mosaïque. Bien merci. Et enfin, l'expert en commerce international, é l i e Ronald de Bonisa. é l i e Ronald de Bonjour. Bonjour, je vous salue. Et bienvenue à l'émission Mosaïque. Ok, merci de votre invitation. À la cabine technique, vous êtes avec Jérôme Ndai Chimier, Alphonse k o u b o i m a n a l e o n Sevitaliro, assure la réalisation. Mosaïque. La radio Issanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. Pour ouvrir le débat mosaïque, la première question s'adresse à Jean-Dodieu b i g i l i m a n a qui est l'adjoint du représentant des commerçants transfrontaliers en province de Chibitoke. Monsieur Jean-Dodieu, de des cas d'offre transfrontalière s ont été signalés en votre province lors de la réunion de sécurité tenue le 14 mars 2024. En tant que commerçant transfrontalier, quelle explication pourriez-vous donner face à cette situation、Et、Merci de m'accorder la parole. Premièrement, je veux dire que cette réunion qui s'est tenue en commune m u g i n a par les autorités provinciales, je n'étais pas invité.、Mm -hmm. Mais en province de Chibutoki, je peux dire que ce cas de fraude frontalière n'existe pas parce que nous, membres de la CTF Burundi, Mm -hmm. Le commerçant transfrontalier, nous avons organisé des réunions, pas mal de réunions,、mm. à nos membres pour les sensibiliser sur ces cas de fraude.、Mm -hmm. Alors, vous comprendrez même que ces cas de fraude s'observent en province de Cayanza. Même ceux qui l o f t r e i t transitent vers Cayanza. Mais pas à Chibitoki. Pourtant, le gouverneur de la province de Chibitoki a mis en garde des,、euh, les administratifs à la base parce que ces cas de fraude étaient présents. Ils étaient présents, mais en province de Kayanza, mais pas à Chibitoki. Puisque, à ma connaissance, je ne connais aucun cas d'un fraudeur de la province de Chibitoki qui serait appréhendé à cause qu'il a fait voyager s e s produits. Peut-être que vous n'êtes pas informé parce que même le chef de la colline, Marambo, affirme cette situation. Je ne suis pas informé de cette situation.、Mm -hmm. Mmh. À votre avis, quels seraient les produits qui font objet d'off-road Les produits qui seraient o b j e t s d'off-road, ce sont ces produits vivriers.、Mmh. Les produits vivriers, les fruits, les poissons de l a q u e Tanganyika, les oranges, les mangues, ainsi de suite.、Mmh. Et comment sont considérés les bondés qui font cette pratique C'est une mauvaise pratique.、Mmh. Alors, si ces gens font ça, une fois attrapés, le c e r o e a appréhendé par les autorités compétentes.、Mmh. Je reviens vers vous, M. o n s i e u r Gabriel ou Philippe. C'était Le président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Comment vous comprendrez l'état des lieux des fraudes transfrontalières au moment où les frontières entre le Burundi et le Rwanda sont fermées D'abord, j'ai une question que je voudrais poser à mon collègue ici.、Mmh. Je ne sais pas si c'est pas moi qui n'ai pas bien saisi sa réponse. Elle parle qu'il n'y a pas de cas de fraude qui sont signalés à Chibito, qui c'est ça? Donc, il n'y a pas, selon vous, il n'y a pas de cas de fraude. p i l n'y a pas de c a de fraude qui sont signalés. Je n'ai aucun cas. Ok. Non, non, je comprends. D'abord, je dois vous dire que la fraude est ancrée dans l'antir humaine. Il faut le savoir. C'est humain et c'est même impossible. De dire que ces cas de fraude n'existaient pas. C'est une considération d'ordre général.、Mmh. La deuxième considération d'ordre général, la fraude est l'une des infractions qui se commettent dans toutes les sociétés qui existent, que ce soit les sociétés les plus organisées que le Burundi. Si tu vas dans n'importe quel pays au monde, ces cas existent. La seule différence est au niveau de la prévention et de la répression de ces cas. C'est la seule différence entre les États, entre les nations. Mais dire qu'il n'y a pas de cas de fraude, moi je dirais que c'est vraiment une, une situation qui n'est pas réaliste au Burundi.、Monsieur、la troisième Gabriel... Ga... considération、mm -hmm. pour moi, c'est que dans ce genre de débat que nous faisons, moi je vois qu'il y a un déséquilibre notoire. Il n'est pas possible et il n'est pas normal que tous les jours, Quand nous p a r t o n s d a n s ce genre de débat, s il n'y a pas représentants de l'autorité publique. Ce n'est pas, pas normal. Donc, moi, nous, les citoyens, on a besoin de savoir les raisons. Parce que les autorités publiques sont là pour nous. Ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour nous. Ils prennent les impôts et taxes en provenance de ces mêmes citoyens qui ont besoin d'être informés. Donc, et surtout informés à travers les débats contradictoires. s pas À redonner des messages comme ça sans répondre. Il faut un débat. Moi, je pense qu'il y a un problème. Déjà, le problème commence à ce niveau-là.、Mmh. Mais... Si on traite un sujet qui concerne la sécurité, qui concerne la vie des citoyens, moi, je pense que l'autorité publique a un devoir moral et l é g a r d d'être présent. d ce genre de débat.、M、de... Monsieur Gabriel Ophili,、mmh. actuellement,、euh, dans cette situation de fermeture des frontières b u r u n d r w a n d a i s e quelle définition pourriez-vous donner à ces cas de fraude transports Non, la, la, définition est... la définition, la raison est simple.、Mmh. La fraude est sauvée dans la clandestinité.、Mmh. Les frontières sont fermées ou pas, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'ouverture de la fermeture des frontières.、Mmh. Il faut le savoir.、Mmh. Donc, vous avez évoqué. Rwanda. Mais c'est la même chose qu'au Congo, c'est la même chose qu'en Tanzanie, c'est l ailleurs. Je vous ai dit que c'est lié à la nature humaine.、Mm -hmm. Ce sont des cas frauduleux, ce sont des cas qui se passent en secret.、Mm -hmm. Ce ne sont pas des... Et ça se fait,、euh, peut-être, on va parler des acteurs, de、mm -hmm. ces fraudes.、Mm -hmm. Il y a plusieurs acteurs. Mm -hmm. euh, Donc, quels sont ces fraudeurs Moi, je Acte... ne parle pas des fraudeurs,、mm -hmm. l e s acteurs.、Mm -hmm. Il y a plusieurs acteurs qui、mm -hmm. se trouvent dans ces fraudes.、Mm -hmm. Il y a d'abord les administratifs. Confondis. Confondis, si je parle des administratifs, il faut、mm -hmm. comprendre qu'il y a、euh, plusieurs acteurs.、Mm -hmm. Mais il y a aussi、euh, les passeurs. Les passeurs, je pense que vous comprenez ce que c'est les passeurs. Ce facilite.、Euh, c e qui f a c i l i t e C'est c e qui f a c i l i t e en fait ce que je peux appeler. Les, les passeurs, ce sont ces personnes qui transportent la fraude, qui connaissent les l i e u x ou passés, qui connaissent les positions des. des Des agents de sécurité, si ces agents ne sont pas impliqués,、mm -hmm. souvent ils sont impliqués,、mm -hmm. que ce soit les agents de la partie en amont et de la partie en a v a r e donc、euh, le côté du pays où, où vient la fraude et le côté où va la fraude.、Mm -hmm. Donc、euh, il y a ces deux catégories. Il y a une autre catégorie,、mm -hmm. c'est les commerçants. Les commerçants, eux, ce sont des acteurs principaux、mm -hmm. dans ce, cette fraude. Jean-Denis, tu es d'accord avec ça? Les commerçants sont les premiers acteurs, comme il vient de le dire. Pas tout, quand même, pas tout au monde, mais dans la plupart des cas. Je pense que les commerçants. Dans... Et pas... En fait, ce que je voudrais ajouter,、euh, il y a un autre phénomène qui est aussi qui se place dans la considération、euh, générale、mm. c'est la généralisation. De la corruption.、Mm -hmm. Dans un pays où il y a la corruption, toi qui n'es pas dans ces actes, c'est toi qui deviens un problème. Il faut le savoir.、Mm -hmm. Et quand nous observons comment ça se situe, la corruption est devenue un mode de vie de la plupart des, des dirigeants,、mm -hmm. de la plupart des administratifs, de la plupart des, des citoyens. Et quand une infraction immorale,、mm -hmm. donc、euh, ce qui n'est pas d e la morale, devient la morale, Vous comprendrez que cette situation quand même est problématique.、Mmh. Et donc, la fraude devient comme un mode de vie des citoyens. Va à la frontière tanzanienne et voir ce qui se passe actuellement avec、mmh. le manque de devises. Va à la frontière burundo-congolais, va à la frontière r w a n d a et b u r u n d i Certes, pour le Rwanda, les frontières sont fermées, mais comme je viens de vous le dire, c'est clair que la fraude est plutôt a u lieu d e d i m i n u e r Ça s'est senti. Il y a des preuves. Va k i g a r i va h i e r vous allez trouver les a m o s t e r s Tous les produits qui sont fabriqués au Burundi sont consommés. au Rwanda.、Mm -hmm. Je parle du Rwanda comme je peux parler de, de, de la Tanzanie,、mm. euh, du Congo. Même ma question pour vous, Elie Ronald de Bonizal, expert en commerce international, et comment comprendre cette persistance des fraudes transfrontalières entre le b u r u n d i et le Rwanda au moment où les frontières entre ces deux pays sont fermées Oui, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça,、mm -hmm. mais retenons quelques-uns. Peut-être Si on essaie de faire une analyse sur tous les deux côtés du Rwanda et du Burundi, vous allez trouver qu'il y a un mauvais engagement, un mauvais engagement des acteurs qui souhaitent toujours travailler dans da l'informalité. Vous voyez, il y a un besoin d'enrichissement illicite,、mm -hmm. d'avoir beaucoup, beaucoup plus que les autres. Avec ça, vous vous êtes trouvé dans une situation où vous êtes obligé de, de frauder, de, de traverser la frontière dans des voies qui ne sont pas tout à fait légales. Et、Quand est-ce qu'on est obligé de faire des fraudes C'est-à-dire, si vous travaillez dans la légalité, vous êtes enregistré,、mm -hmm. vous payez de l'impôt, vous payez des taxes. Aujourd'hui, si les frontières sont fermées, il y a d'autres voies de découlement de vos produits. Vous n'êtes pas obligé de, tra de travailler toujours dans la clandestinité.、Mm -hmm. Mais si vous travaillez dans la clandestinité, vous trouvez quelques opportunités qui vous avantagent par rapport, par rapport aux autres. Mais c'est toujours risqué, il n'y a pas d'avantage. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment encourager.、Mm -hmm. Vous trouvez plus que les autres aujourd'hui. Mais demain après demain, vous allez perdre même votre vie parce que vous travaillez dans l'insécurité.、Mmh. C'est-à-dire, il y a, il y a, il y a ce, ce besoin, il y a ce désir, cette motivation de travailler dans, dans l'informalité qui est liée à ce comportement illicite de ces commerçants. Si je dis les, les commerçants, vous allez trouver même parmi ces commerçants les gens des forces de l'ordre, de, de l'administration, comme Gabriel Ruffet l'a déjà souligné.、Mmh. Dans d'autres cas, vous allez trouver pour lui des situations. Qui ne les avantagent pas. Il n'y a pas de facilité d'investissement, il n'y a pas de facilité d'échange de leurs biens ou de leurs services. Parce qu'aujourd'hui, il, il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement, mais, mais les bénéficiaires ne sont pas considérés, les bénéficiaires ne sont pas i n t e r r o g é s ne sont pas consultés. Quelle s décision, s par exemple Prenons par exemple la décision de fermeture de des frontières. Ce n'est pas une décision qui a été prise en considération. e s Bénéficiaires du premier rang de ces transactions commerciales.、Mm -hmm. Pourtant, même avant la fermeture des frontières, les fraudes étaient là. Oui, les fraudes étaient là, mais je, je, je vous ai déjà dit qu'il y a un mauvais engagement, une mauvaise motivation, e n besoin de travailler toujours dans une concurrence qui est déloyale.、Mm -hmm. Là, on peut redire de cette façon. Mais aujourd'hui, s'il y a une fermeture des frontières, vous allez trouver d'autres r é s e a u x qui expliquent le même phénomène.、Mm -hmm. Vous voyez, aussi, il y a des gens qui prennent plaisir ou qui prennent intérêt de travailler dans l'informalité parce qu'il y a La non-vigilance des forces de l'ordre. Il n'y a pas une bonne cohésion professionnelle entre l'administration, les forces de l'ordre et la population. Mais à part ça, j'aimerais bien signaler, peut-être, nous allons le dire, dans, dans, les, cas, dans les cas stratégiques de lutter contre、mm -hmm. ça. Il doit y avoir une, une, une partage de l'information. Donc, pour vous,、euh, cette persistance de fraude est, serait liée à la non-protection effective des frontières Oui,、et、on peut aller même jusqu'à l'OE parce qu'il n'y a pas une volonté politique de protéger ceux qui ne fraudent pas.、Oui. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont, qui sont parmi les administratifs qui effectuent cette pratique, vous allez trouver qu'il y a une autre catégorie qui n'est pas protégée. Parce que ceux qui, est, ceux qui étaient censés les protéger sont les mêmes acteurs qui font cette pratique f r a u d u l e u、oui. s e Dans ce cas, ces gens vont essayer de voir comment, comment travailler toujours dans cette informalité parce qu'ils ne sont pas dans le même équilibre. Dans le même équilibre,、oui. Travail, si je, si je peux dire ainsi.、Mmh. Mais, mais dans tous les cas, vraiment, c'est une pratique à, déco à, à décourager. Mmh. Et... Mmh. Monsieur Jean de Dieu, en、oui, se basant sur les interventions de cet expert en commerce international, si vous êtes au même marché avec ceux qui pratiquent la fraude, comment、euh, vous travaillez ensemble On ne peut pas travailler ensemble avec、euh, ces gens qui sont. Mais vous avez même marché d e s c o u l e m e n t s Bien sûr, vous avez même. Aimé... C'est là où les idées de problème.、Mmh. Comme l'autre vient de le dire, c'est là où les idées de problème, parce que vous êtes sur un même marché. Donc, vous qui avez payé les, les taxes, vous travaillez en perdant.、Mmh. Et celui qui y a fait entrer s e s produits sans payer les taxes, lui, il va bénéficier. Alors, le problème est qu'au niveau de l'administration, on dirait qu'ils ne sont pas là. Ils n'observent pas ces cas, ces deux cas. Mmh. Et le s mettre sur balance.、Mmh. Donc, c'est un problème sérieux parce que ce qui fait entrer ces produits sans payer les taxes vont beaucoup s'enrichir et ce qui peut, les taxes qui entrent à l'État vont se voir bientôt r u i n e s Donc, vous entrez dans une concurrence déloyale. Oui, oui. Monsieur Gabriel Eloufili, quelles sont les raisons、euh, qui expliquent la persistance de ces cas de fraude transfrontalière、et、Je dirais,、euh, en écoutant votre question, Qu'on peut éradiquer la, la fraude, ce qui n'est pas possible dans le monde entier, c'est impossible. Plutôt、mmh. l'atténuation de ces cas de fraude. Donc, ce qui explique que,、euh, la non-atténuation de ces cas de fraude, c'est simple, c'est parce qu'il y a collision entre ces trois acteurs que j'ai nommés tantôt Donc,、euh, les administratifs, les commerçants et les passeurs. Donc, il y a cette. c o Il i o n y a ce mariage qui existe entre ces trois acteurs. Si n'existerait pas、mm -hmm. le mariage entre ces trois acteurs, malheureusement, c'est un mariage immoral, comme je, je, je l'ai signalé tantôt, parce que ça cause beaucoup de, de dangers, que ce soit pour le pays en général et pour、euh, les relations entre les États, mais aussi ça cause des problèmes. Au niveau de l'équité. Donc, il y a plusieurs conséquences de cela. Donc,、mm -hmm. euh, la persistance est simple, comme je, je viens de vous le dire. Ça se résume dans ce mariage qui existe entre ces trois、mm -hmm. parties. Comme vous parlez du danger, et quel danger courent ces fraudeurs Non, les dangers, pas les fraudeurs, s'il vous plaît. Non, pas les fraudeurs. Je vois que vous voulez. Je, comment dirais-je Vous voulez réduire l'ampleur de, de cette question d i t e s t o u s les acteurs qui、euh, sont impliqués、euh, dans la fraude.、Euh, non, vous voulez des fraudeurs.、Euh, non, les fraudeurs, oui, mais il y a d'abord le,、mm -hmm. euh, le, le pays. Le pays manque de ressources. Prenons,、mm -hmm. illustrons ce cas par des cas concrets.、Mm -hmm. Supposons qu'on a, a parlé des minéraux.、Mm -hmm. Aujourd'hui, au Burundi, nous manquons、euh, des devises. Mais nous savons que、euh, l'une des sources de devises, ce sont les minéraux. Mais il y a des outils qui ont été mis en place pour、euh, faire la traçabilité minière. Il y a les six outils de la CRGL. Le Rwanda et le Burundi, la Tanzanie, le Congo se trouvent dans la CRGL,、euh, sauf bien évidemment la Tanzanie, mais nous sommes dans s a d e c Avec, euh, donc nous, nous sommes même d'Ariacé. r Mais quand nous observons au niveau international, les m i n e r a i s en provenance du Burundi, c'est énorme, surtout l'or. Mais si vous regardez dans l'objet général de l'État,、mm -hmm. il n'y a rien qui est signalé dans l'objet général de l'État. Et pourtant, les m i n e r a i s qui se trouvent à Dubaï, ailleurs, partout, c'est marqué que c'est l'or du Burundi. Et on se pose la question alors. Vous voyez les le dangers、euh, au niveau économique、mm -hmm. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième élément, ce sont des produits viv vivriers.、Mm -hmm. Je viens de parler de minéraux, mais e n seul minérait, l'or, mais il y a d'autres minéraux. Les produits vivriers.、Mm -hmm. Souvent, on entend des lamentations comme quoi、euh, il y a、euh, des produits comme、euh, haricots, maïs, oignons.、Euh, on nous dit par exemple aujourd'hui. Oignons, le kilo d'oignons s'est multiplié à 5. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais nous, on était dans une réunion,、euh, dans une retraite、euh, à Moulam via la semaine passée, d、mm -hmm. e、euh, trois jours, donc,、euh, où on a passé à revivre plusieurs questions, dont cette question de fraude. On nous a dit que la plupart des oignons vont à Tanzanie, au Rwanda, au Congo, et le prix de ces produits s'est multiplié à 5 actuellement. Au Burundi.、Mmh. Voilà les conséquence s de, de la fraude. Le Burundi n'est pas en train de bénéficier de ces produits que nous produisons ici, mais ce s t o u t les étrangers donc à, à, à notre frontière qui sont en train d'en bénéficier. Et il n'y a pas de retour de ces devises en provenance de ces produits.、Mmh. Donc, ça, c'est la deuxième conséquence. Et la troisième conséquence,、euh, c'est l'insécurité. Quand il y a la fraude, présent de la fraude, on peut frauder les armes comme on peut frauder. D'autres produits. Donc, c'est vraiment immoral, comme je viens de vous le dire. Ça dépasse seulement le volet économique. Ça aille même vers le côté sécurité, mais aussi le côté moral, comme je viens de vous le dire, parce que ça crée des inégalités dans la société. Donc, en émo, il y a p r u s i e r s Conséquences avec des conséquences collatérales qui font que dans une situation de fraude, c'est seuls ces individus-là qui sont en train de, de gagner. Vous vous parlez de、euh, ce q u i courent les le f r a u d e u r s Dans une situation où la fraude est devenue la règle, ils vont courir quoi、mmh. Plutôt, ils vont être acclamés. Donc、euh, la fraude n'est pas punissable C'est punissable. Mais quand ça devient immoral, Quand ça devient la règle, quand l'immoral la morale, la morale devient la morale, et quand dans une situation de l'immoralité généralisée,、euh, ce sont、euh, ces fraudeurs-là qui sont mis devant. Regardez dans, dans notre critique sociétale, on peut vous connaître que vous êtes un grand bandit de la République, mais on vous met devant. C'est sans、euh, l'élévation de la médiocrité. Et pourriez-vous dire que、euh, la fraude est trop généralisée Alors pourquoi, ouais, mais... pourquoi le gouverneur de la province, Tchimitoki, a mis en garde ces administratifs qui favorisent ces fraudes Je peux vous poser moi aussi une question. Depuis l'indépendance, tous les présidents qui se sont succédés <rire> parlent de la lutte contre la corruption. Mais est-ce que la corruption a été atténuée、euh, autant Non. Non. Parler, oui, mais il faut accompagner par des actions concrètes. Qui sont commerçants aujourd'hui La plupart des autorités publiques elles sont devenues des commerçants.、Mm -hmm. Oui, ils sont devenus des commerçants. Est-ce qu'il y a une, une, une. Je peux vous poser、euh, une question en arrivant Loué Pourquoi ils ont refusé de déclarer le patrimoine Alors que、okay, c'est soulevé dans la Constitution. Va regarder l'article 95 de la Constitution. Est-ce que cela rentre、euh, dans le cadre des fraudes、euh, Je vous ai parlé qu'il y a plusieurs étapes en matière de l u t t e contre la fraude et la corruption il y a la prévention et il y a la répression. La prévention, la déclaration du patrimoine de l'autorité publique rentre dans la prévention de ces actes.、Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je t'ai posé la question aujourd'hui, la plupart des mandataires publics sont devenus des commerçants. C'est eux, eux qui vendent les boissons de b r a r o u d i c'est eux qui vendent les recycles. Souvenez-vous, par ailleurs, la plupart des députés qui ont été attrapés en train de faire la fraude des, des produits de la Soussoumont, r e c y c e Je reviens vers vous, M. Jean-Dodieu v i g l i m a n a Vous êtes l'agent du représentant des commerçants t r a n s p o n t t a l l i en province de Tibet-Oki. À votre avis, quel est le danger que courent ces gens qui pratiquent la fraude、et、Les dangers que courent ces gens qui pratiquent la fraude sont énormes. Du point économique, vous comprendrez que lorsqu'ils vont là, ils ne vont pas donner les taxes à l'État. Et l'État, vous comprendrez que l'État perd les impôts. e Taxes douanières. Autre chose à signaler, si ces gens sont attrapés,、mm -hmm. les biens sont saisis d'office, donc ils se ruinent eux-mêmes. Autre chose à signaler, du côté sécuritaire, ils peuvent même perdre leur vie.、Mm -hmm. Dernièrement, quand les frontières étaient fermées, c'était peut-être en 2016 ou 2018, sur la frontière rwando-bourundaise, il y a eu un cas où il y avait des petits commerçants qui avaient franchi. La rivière Iruhua est arrivée au Rwanda, ils ont été fusillés. Pourquoi fusillés Les soldats rwandais les ont fusillés. Peut-être qu'ils auraient dit que ce sont des m a l f a t t e u r s mais ils les ont pris et ils les ont mis quelque part et ont fusillé sur eux. Il y en a ceux qui ont perdu leur vie、mmh. et d'autres qui ont pu se sauver en courant. Donc vous comprendrez que les dangers sont énormes.、Mmh. Mes questions pour vous, monsieur l'expert en commerce international, et s que le danger qui court les fraudeurs Il、euh, y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers. La plupart de ces dangers, on les observe dans, le, dans la vie de tous les jours.、Mm -hmm. euh, cette pratique frauduleuse est la source d'insécurité, d'insécurité physique, si vous voulez, d'insécurité sociale, d'insécurité de tout genre. Parce que vous travaillez, vous travaillez. Sans, sans se conformer aux normes et règles qui r é g i s s e n t votre activité. Vous n'êtes pas connus. Vous, vous, vous travaillez pendant la nuit où les autres sont, sont reposés. v o y e z les forces de l'ordre vont vous confondre aux rebelles. Les eaux pour lesquelles notre, notre frère nous a dit qu'ils ont, ont été fusillés. C'est vrai, oui, parce qu'ils sont ennemis, ennemis de la paix. Ça, c'est le premier. D'autre, s il y a le détournement de richesses. De richesse publique, de richesse familiale, de richesse de, de, de, de la communauté. Parce que s'il y a la création de l'emploi, vous comprenez qu'il y a la création de richesse. Mais dans le cas contraire, il y a le déterminant de richesse. Vous ne payez pas de l e m p ô t et des taxes. Vous êtes, considéré, vous êtes considéré comme un acteur qui travaille dans un environnement qui est censé être collaborationnel. Vous comprenez Et aussi, il y, a, il, y a quelques, il y a un enjeu majeur qui doit être souligné de destruction du climat d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez dans, dans les bonnes conditions que, que la loi ou la règle exige, n t là vous êtes dans une concurrence. Vous, vous, vous jouez souvent la carte de prolifération de vos produits. Mais dans le cas contraire, vous êtes, vous êtes un individu X qui souhaite être seul vendeur, seul fournisseur, seul client dans un environnement qui est censé être ouvert à tout le monde. Vous voyez, le cadre logique de votre activité n'est pas connu, n'est pas bien structuré. did. Ce sont des, des, des travaux en noir, si vous voulez. Il n'y a pas une identification de quelqu'un qui fait cette activité. Il n'y a pas un engagement en termes d'argent, en termes de création de l'emploi, en termes de, de satisfaction. De... C'est-à-dire que vous travaillez dans le désordre, mais vous, vous trouvez intérêt de, de, de rester dans ce désordre. Mais les autres, mais les autres constatent ça comme source d'insécurité.、Mmh, euh, burundais Qui font cette pratique, qui se livrent à cette pratique Je le considère comme un ennemi du développement.、Mm -hmm. Pourquoi Parce que vous, vous connaissez vous-même. Vous savez tous très bien que le développement de notre pays est conséquence du paiement de l'impôt et des taxes.、Mm -hmm. Parce que le paiement de, de, de l'impôt et des taxes contribue à la réalisation des dépenses publiques. Aujourd'hui, les infrastructures de notre pays, La construction des routes, des hôpitaux, des stades, ainsi de suite, sont construits, sont construits sur base des impôts de s taxes qui ont, été, qui ont été payés par ces commerçants.、Mm -hmm. mais, mais, vous allez trouver, mais, mais, mais vous allez trouver beaucoup de commerçants qui, qui s o p r e n n e n t qui, qui, qui ne sont pas contents de la façon ou de l'état de l'air de, de ces routes ou de, de ces hôpitaux, mais ils ignorent qu'ils ne paient pas ces impôts. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui est conséquence s d'autres. Choses qui ont été effectuées par les mêmes commerçants. En allant plus loin, vous trouvez dans, dans les médias des rapports qui disent aujourd'hui ou demain que le Burundi a une dette d'autant de, de milliards d'arrières. Cette dette provient d'où? C'est une contribution de notre gouvernement en matière, en matière de participation financière d'AREAC. Mais, mais ce fonds est originaire s de ces impôts, de ces taxes. Les projets, les projets régionaux sont financés par ces impôts. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'électricité. Nous avons des barrages qui sont peut-être mal construits ou qui sont dans, dans un état qui n'est pas souhaitable. C'est originaire d e a C'est la conséquence de quoi d e n o s paiements de ces impôts, il n'y a pas la création de l'emploi. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas un budget qui est à r o u e r à, ces, à ces, ces initiatives, à ces programmes. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont d é j à vraiment qui sont, qui sont ennemis du développement.、Mmh. Peut-être qu'il peut y a, il y a une, une conscience, que je dis, fiscale qui n'est pas avertie, surtout e sur s ces difficultés. Mais si on cherche à, à former ou à éduquer les gens, que ce soit déjà des de, de, de, de gens de la population frontalière du Rwanda ou ailleurs,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 Et rappelons que le、mmh. débat mosaïque est continu sur i s a n g a n i r o et il se focalise sur comment mettre fin à la fraude transfrontalière entre le Rwanda et le Burundi. Nous sommes encore avec les trois invités. Il y a Jean-Dodieu Uigili Mahana, l'adjoint du représentant des commerçants transfrontaliers en province de Chibitoke, et M. Gabriel Elufsili, o le président de l'Observatoire de lutter contre la malversation économique, et M. Elie Ronald de b o n i z a l'expert en commerce international. Après avoir parlé des dangers que courent ces fraudeurs, actuellement, on aimerait savoir est-il possible de lutter contre cette pratique de fraude, M. Gabriel Elufsili? o C'est possible,、euh, c'est possible, mais peut-être, comme je le dis, je voudrais encore une fois ni o a s c e z l'été atténué. Oui, on peut l'été pour atténuer, c'est possible, mais il faut d'abord un engagement politique.、Mm -hmm. euh, parce que quand il n'y a pas d'engagement politique,、mm -hmm. euh, oui, l'engagement politique se trouve dans la,、euh, dans la vision. 20-40 pays、ah. émergents, 20-60 pays développés.、Mm -hmm. euh, mais pour moi, l'engagement politique doit être traduit dans la、euh, pratique. Si ça reste un surrogat, on ne va pas arriver à. Comment est-il que... est possible au moment où un kilo d'haricots qui coûte. Au Burundi, entre 2700 et 4500 francs, et c o û t e、euh, entre 2000 et 3000 francs rwandais. Non, c'est possible, comme je viens de vous redire, tout n'est pas de l'autorité.、Mm -hmm. Tout n'est pas de l'autorité politique. Aussi, on s y i l o n g t e que l'autorité politique se trouverait d'arriver à mes pratiques, parce que je vous ai dit que maintenant, c'est équifort au commerce.、Mm -hmm. Donc là, ça devient compliqué.、Mm -hmm. Donc, Il faut un engagement politique, la première chose, mais il faut traduire en action concrète cet engagement politique. Mais aussi, il faut interdire formellement, je dis bien formellement, que les mandataires publics s'adonnent et s a r r o n d e n t au commerce.、Euh, mais aussi,、euh, c'est la euh, quatrième euh, solution, il faut organiser le commerce frontalier. Le commerce frontalier, s'il n'est pas organisé, ça sera très difficile d'atténuer ces cas. Reorganiser, c'est-à-dire, il, il faut faire un c a n a r d Par exemple, c'était e manière de,、euh, de, de fermer les frontières c'est encourager la fraude, en quelque sorte, même、mmh. si la fraude existait.、Mmh. Il faut organiser la fraude, donc en utilisant les experts. Vous-même, vous, vous avez évoqué que les mêmes cas de fraude sont signalés sur la frontière t a n z a n i e b u r u n d a i s e Partout, c'est d tout, sur toutes les frontières,、mm -hmm. tous les pays、eh, qui couvrent le Burundi, il y a cette, ces cas de fraude.、Euh, cela est, est dit à plusieurs facteurs, comme je le disais tantôt, il y a le facteur、euh, du manque de devises.、Euh, Aujourd'hui, vous savez, le gouvernement n'est pas en mesure actuellement de donner l e s devises.、Mm -hmm. Actuellement. Tous les commerçants qui cherchent les devises, on ne peut pas aller dans les bureaux de change pour chercher les devises. Tous les commerçants qui vont aller à l'étranger, que ce soit les pays frontaliers ou ailleurs, ils doivent recourir au marché noir pour avoir ces devises. Et actuellement, le gouvernement est en train de traquer ces, ces, ces, ces, ces changeurs、euh, qui travaillent en clandestinité. Donc,、euh, actuellement, nous sommes dans cette situation et le gouvernement n'est pas à mesure. De donner e d des solutions alternatives,、mmh. d'où le gouvernement lui-même ne voit pas quoi faire. Ils sont d a r r i v é pas ceci. On constate ce qui se passe actuellement. Il ya un autre point qu'on n'a pas évoqué actuellement c'est vrai, les frontières sont fermées、euh, entre le Burundi et le, et le Rwanda. Mais il faut savoir que aujourd'hui, tous les Burundais qui veulent se rendre au、euh, les Burundais ou les Rwandais qui veulent se rendre au Rwanda, ils passent Par la Tanzanie.、Mm -hmm. Ils y vont. Mais malheureusement, et les autres passent par les, les voies informelles、euh, clandestines, mais ce qui est sûr, c'est ce que c'est le Burundi qui est en train de perdre. C'est le Burundais et le Burundais qui sont en train de perdre à cause de cette fermeture. Dans ce cas, Donc, quelle stratégie pourriez-vous proposer Non, d'abord, i l f a u t ouvrir les frontières. C'est simple. Il faut, les questions politiques doivent être gérées politiquement.、Mm -hmm. C'est simple.、Mm -hmm. Mais fermer les frontières, c'est condamner le s Burundais、euh, dans une situation、euh, d'isolement avec toutes ses conséquences.、Mm -hmm. Monsieur Jean-Dodieu v g l i m a vous êtes l'agent du représentant des commerçants transfrontaliers. Quelles solutions pourriez-vous proposer pour mettre fin à ces cas de fraude transfrontalière entre le Rwanda et le Burundi et Les solutions que je peux proposer, il faut d'abord qu'il y ait une politique bien déterminée pour que ces fraudeurs ne continuent pas à écouler leurs produits à l'étranger.、Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils le font C'est parce que quand ils. Voilà, ils bénéficient beaucoup.、Mmh. Ici au Burundi, il n'y a pas les marchés. Les marchés de k o l e m a s bien sûr, existent, mais il n'y a pas de gains suffisants pour eux. Alors, ils font cette pratique pour chercher un mieux léger.、Mmh. Alors, l'État doit adopter les t r a t é g i e pour juger à ce phénomène. l e s q u e l s Il faut d'abord sensibiliser les, les commerçants multiplier des réunions. Mmh. Les autorités d'aujourd'hui, on dirait qu'elles n'ont pas cette, cette habitude de faire des réunions dans la population. Alors, il faut qu'il y ait des réunions pour que ces gens soient sensibilisés、mmh. à, à, à ce phénomène de fraude. Et puis, les commerçants transfrontaliers, et aussi, il faut qu'ils aient un esprit patriotique、mmh. et mérite la patrie. Comme ça, S'ils si aiment leur patrie, ils vont essayer de réduire les cas de fraude.、Mmh. Est-ce que s'ils font des fraudes, c'est le synonyme de n'être pas patriote Mais quelqu'un qui fait la fraude, est-ce que vous, pouvez, vous pourrez dire qu'il est patriote Non, non, moi je ne dirais pas qu'il est patriote parce qu'il veut d'abord s'archir s u s y s t è m e Alors que les autres. Vont, vont s'enrichir selon la loi. Mais ils s'enrichissent i l s i、mmh. c t e m e n t Alors, c'est-à-dire que le pays perd d'abord les taxes et les impôts. Et ces infrastructures développées ne seront pas là parce que l'État n'aura pas. Les moyens de le faire.、Mmh. Donc, il faut qu'il y ait une politique bien déterminée dans la matière.、Mmh. Même question pour vous, Edi Ronald de Bonizal, expert en commerce international.、Et、quelle stratégie a-t-il adopté pour juguler ce phénomène de fraude transfrontalière Oui, les stratégies, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais、euh, retenons quelques-unes. Et il faut aussi les mettre en pratique parce que les stratégies, c'est. Ce n'est pas pour, pas, pas pour les, citer, les citer, mais il faut、mmh. les mettre en pratique. Et、mmh. si aujourd'hui、si、aujourd on a effectué ce genre de mission, c'est pour que les gens qui sont des intervenants dans ce genre de, de pratique. Peut-être qu'il y en, mais, en a ceux、euh, qui le font par ignorance. Peut-être ça. Mais aujourd'hui, avant d'établir beaucoup de sanctions, parce qu'on insiste toujours sur les sanctions, comment les décourager, comment les pénaliser, il faut d'abord que ces gens soient éduqués, soient formés. Il faut qu'il y, qu y ait une conscience fiscale qui est avertie. Je l'ai déjà souligné. On s a i t s i les, les avantages, pas même les désavantages, parce qu'il n'y a pas des avantages, des inconvénients. Des inconvénients de ce genre de pratique. Il faut vraiment qu'il y ait un civisme fiscal en, en net hausse.、Mm -hmm. En net hausse, peut-être dans les provinces frontalières avec Rwanda, mais pas seulement les provinces frontalières avec Rwanda, parce que、eh, la pratique frontalière ne s'effectue pas seulement à Chibitoki, Kirundo, Kayan. Même dans les autres provinces. Ça doit être une politique, un programme. Est-ce q u i n a l d de b o n i z a y aurait-il une loi qui réprime ces cas de fraude? Oui, il y en a, il y en a. Si aujourd'hui vous, vous révisez ou, ou vous entrez dans le code de données, le code pénal boulonnais, c'est décrit, c'est mentionné.、Mm -hmm. Il y a quatre catégories,、oui, catégories d'infractions en matière de ça.、Mm -hmm. et, les, et les infractions et les sanctions sont toujours sont définies, sont précisées. Quel article、oui. C'est à partir de l'article la, 276. Et en dessous. Et dans le code pénal, l'article 290 est en dessous. C'est bien mentionné. Mais, mais je ne veux pas insister sur、si les, si、les articles de, de sanctions, d'infractions. Il, il faut souvent les, les éduquer, les, les former, faire des, des, des politiques de sensibilisation. Entre parenthèses, on va, on va prévoir tout ça. Les formateurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va nous dire, nous allons contribuer si vous voulez. Mais après ça, il faut qu'il t Il y a aussi une, une intégration, un e i n t é g renforcement a t i o n un r d'intégration régionale.、Mmh. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec d'autres pays du sous-région, Rwanda, la RDC, r w a n d a ainsi de suite. Il faut qu'il y ait vraiment un renforcement d'intégration, intégration en matière de commerce, que les, les commerçants burundais rwanda, trouvent les mêmes opportunités à faire le commerce. Parce que vous allez trouver aujourd'hui un commerçant rwanda qui est subventionné à 60% de son, de son activité commerciale, mais, mais le commerçant burundais qui est peut-être. Subventionnés à 20%, pour ça, à 10%. Pour ça. Vous voyez qu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions de travail. Avec, avec l'intégration régionale, avec l'intégration en matière de commerce, ils, ils trouveront les mêmes opportunités. Il y aura des facilités d'échange de biens et de services parce que les histoires d'impôts et de taxes seront beaucoup plus réduites. Vous comprenez? Il n'y aura pas c e t t e t e n d a n c e de travailler toujours dans l'informalité parce, parce que les conditions de travail les encouragent à rester toujours dans la formalité.、Mmh. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut même aussi qu'il y ait une surveillance, une surveillance d'ensemble, à la fois pour le Rwanda et pour le Burundi, qu'il y ait un partage d'informations. Aujourd'hui, notre OBR a mis en place une série spéciale de contrats et d'enquêtes. Est-ce que le partage d'informations est-il possible? Dans cette situation de fermeture des frontières entre les deux pays? On, on suggère ça. On suggère ça. Mais, si, mais dans le cas contraire, on essaie de faire d'autres stratégies, ou de, de mettre en place d'autres stratégies. Vous voyez, on peut par exemple faire une harmonisation i n t e r t a t i q u e des de législations, avoir une base de r e g a r d de loi, une même base de r e g a r d Parce que si vous, si vous ne travaillez pas dans les mêmes, dans les mêmes conditions, vous n'avez pas d e s mêmes considérations. C'est r a r e c'est presque impossible de rester dans les mêmes, dans les mêmes pratiques. Vous voyez, aujourd'hui, aujourd il faut insister. Sur ça. Il faut insister sur le, le, le, cadre logique, le, le cadre logique de travail. Et dans le cas contraire, vous allez assister à ce, ce, ce genre de pratiques et nous allons rester dans les mêmes histoires.、Oui. Mais on ne souhaite pas ça.、Oui. Yeah. Je voudrais、oui. ajouter quelque chose.、Oui. Je dois vous dire que、euh, vous parlez de former ces. -ce que... Moi, quand j'ai commencé, j'ai parlé de trois acteurs dans ces cas de p r a t i q u e de FOD. a J'ai parlé des, des administratifs, des bases au sommet, j'ai parlé des passeurs,、mmh. j'ai parlé des commerçants,、mmh. mais qui va former qui à résumer pour moi, pour moi, il faut un engagement politique et interdire à tous les mandataires républicains de faire le commerce. Et c'est à ce niveau-là、euh, qu'on、euh, qu pourrait parler qui e celui qui va former l'autre. Ça, c'est un. des Deux. Je pense qu'on a élevé la médiocrité dans notre pays. Ou quelqu'un qui est connu comme un voleur de Renault, un fraudeur de Renault, il suffirait seulement qu'il participe dans votre fête, e t a n t donné une contribution. Même dans les églises, étant donné une contribution considérable, avec une voiture de dernier cri, tu vas remettre devant. Donc, moi, c'est là où je parle quand on a élevé la médiocrité, quand on a élevé les mohar dans une société. Il est très difficile de dire qu'il、euh, faut vraiment que la société, d'un côté, considère cela comme é d'or immoral.、Euh, monsieur le Fili, quand、oui. vous généralisez.、Euh, je ne je... généralise pas. Ce sont des cas. Nous sommes dans la société.、Euh, Mais qui sont dans, dans ces prisons pénitentiaires Moi, je ne. Vous savez que ceux qui sont dans les prisons pénitentiaires, ce sont les vrais、euh, fraudeurs. Pourquoi on dit toujours d'autres d é c l a r e r patrimoine et qu'ils refusent publiquement Non. Moi, moi, je pense qu'il ne faut pas vraiment se jeter. Euh, la poudre aux yeux, il faut parler des choses clairement. Moi, je sais ce que c'est le mot que vous venez d'employer, la généralisation. Nous、mm -hmm. ne sommes pas parmi les gens qui utilisent la généralisation.、Mm -hmm. Celui s t qui généralise, il est marade, il faut le savoir. Oui, psychologiquement, il est marade. On ne peut pas généraliser, au n e s d a d m i n i s t r a t i o n Quand vous dites、oui. des administratifs du bas au sommet, c'est à d i r e q u a t Mais, mais quand, en fait, quand, quand la fraude devient la règle, C'est de la généralisation. Mais ce n'est pas de、oui. la règle, il y a ce champignon. Alors, qui sont moi, je pose la question. Pourquoi va. Aujourd'hui, les frontières sont, sont fermées. Va au Rwanda et voir les Amsterdam qui sont, sont v e n d u s là-bas et bien d'autres produits. Je viens de vous parler de, de, de l'oignon. L'oignon au Burundi, aujourd'hui, ça coûte combien Mais va, au, va en Tanzanie, va au Congo, va au Rwanda. Vous allez trouver les oignons burundais sur les marchés de ces trois pays que je viens de nommer.、Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas vraiment de la généralisation Je viens de vous parler、mm -hmm. de l'or. Qui est vendu、euh, à Dubaï et ailleurs. Ça vient d'où L'étiquetage, en fait, il n'y a pas d'oror qui est vendu à, à, dans une nation donnée sans être étiqueté. C'est interdit pour éviter ce qu'on appelle les minéraux du sang. Mais c'est nommé que ça vient du Burundi. Ces minéraux sont. Si vous allez dans l'objet général de l'État, il y a une rubrique、euh, ressources minières. Il n'y a rien. Il y a deux ans,、mmh. on mettait autour de 300 dollars, un million de 200 000 frambous. Dans cette situation, est-ce que ce n'est pas vraiment de la généralisation Donc, je peux énumérer beaucoup, beaucoup de cas, parce que nous, ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans le domaine. On parle de ce que nous connaissons, de ce que nous voyons. Aussi longtemps que l'autorité publique n'est pas à mesure de se défaire de, de, de ces cas, Moi, je pense qu'il sera très difficile d'avancer. Il faut vraiment qu'on qu aille vers le débat,、mmh. qu'on n o remette e pas sur des cas、euh, qui sont éphémères pour nous.、Mmh. Et Merci. C'est par、euh, vos contributions que nous mettons en point final à cette émission Mosaïque,、mmh. qui a été euh, préparée euh, par la radio-télévision i s a n g a n i r o en partenariat avec la Bénévolentia. Nous étions avec trois invités M. o n s i e u r Gabriel o p h i r i président de l'Observatoire d o l'IT e contre la corruption et les m a n i f e s t a t i o n s économiques. Merci de votre participation. Merci pour l'invitation, mais aussi il faut vraiment voir l'autorité publique、euh, en train de débattre sur ces questions importantes.、Mm -hmm. Monsieur Jean-Dodier v i g l i m a n a l'agent du représentant des commerçants transfrontaliers en province de Chibitoke, merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Elie Ronald de Bonizal, expert en commerce international. Oui, je vous remercie de votre invitation. Merci. Nous aimerions aussi avoir la participation du gouverneur en province de c h i b i t o k u m est Maison La réalisation a été d'Oléon Sevitaliho. la cabine technique, vous étiez avec Jérôme Ndai Chimier, Alphonse Koubguimana. Vestine Boutoui, j'étais à la présentation. Au revoir, à la prochaine. Mosaïque.